Unité 9. Leçon 1. Exercice 1. Écoutez et soulignez le son « re » dans la construction « consonne » plus « R plus « voyelle ». A. Elle se prépare. B. Elle prend un taxi. C. Elle ne va pas se perdre. D. Elle préfère « e ». Le théâtre est au 330.